Qu'allez-vous bien? Ensemble, on est bien. Voilà, comme tous les dimanches et comme tous les mardis, l'indicatif de cette émission、euh, au bal de mes rêves. Et puis, le bal de ses rêves va nous laisser pour tout simplement, que dis-je, va nous laisser, va nous emmener tout simplement dans nos rêves et dans les choses que nous aimons et dans ses chansons et dans ses musiques et dans ce musette, puisque c'est une émission musette, e t bien, dans cette émission, que des surprises. Comme toujours, comme tous les dimanches, comme tous les jours. Tous les mardis. On est parti avec Carole Montmayeur, Santa Cruz. Et puis, pour une fois, ce ne sera pas une marche, ce ne sera pas un passo doble, ce ne sera pas non plus une valse, c'est un tango. Et on est parti. Après、ce tango de rêve, eh bien, avec Christophe c o a n o a on va chanter des chansons. Et c'est un boléro, c'est pour rester dans cette douceur. Et puis après, après, nous aurons droit à une marche Laouti. Oh, oh alors ça, c'est encore une sacrée d é c o u v e r t e J'en ai fait des chansons, un peu tendres, un peu frivoles, au doux son des violons, qui jouaient des barcaroles. J'en ai fait des serments, dont j'ai perdu les paroles, comme s'enfuit les printemps, avec le fil du temps. Quand je suis seul, j'imagine t a v o i r la tendre et câline, y a du soleil dans tes yeux. Je t'attends dans ma c h a m i n e a b r i t é par la colline, illuminée d'un ciel bleu. Entends-tu cette musique, son refrain mélancolique, chante l'été pour nos deux Bien, mon amour est sincère, comme celui d'être ouvert au bon temps moyen-âgeux. Je suis seul, j'imagine, t'avoir la tendre et c a l i n e y'a du soleil dans tes yeux. Je t'attends dans ma c h e m i n e a b r i t é par la colline, illuminée d'un ciel bleu. Entends-tu cette musique, s ce refrain mélancolique, chante les d é b o n o s d e u x Bien, mon amour est sincère, comme celui d'être ouvert, au bon temps moyen-âgeux. Vosges à la Haute-Saône, il n'y a pas tellement,、euh, j'allais presque dire, de route, non, puisque nous le faisons par les airs, et puis là, alors là, vous allez voir ce que vous allez entendre. Rancho Grande. Le rancho,、euh, on pourrait dire、euh, que c'est un ranch hein, que, où il y a des chevaux, où il y a, où il y a de l'animation. Eh bien, cette animation-là, c'est Alain m a n e s s qui va nous la faire. <t 'en> On pourrait dire un soir d'été? Oui, mais là, en l'occurrence, c'est un matin d'été. C'est un matin d'été,、euh, qui ne veut pas grandir grand chose, il est vrai,、euh, parce que Fernand Chevalier, lui, nous interprète un soir d'été. Et、eh、oui, c'est tout à fait ça. Et puis, une fleur nivernaise qui nous sera interprétée, elle, par Étienne de Normandie et son orchestre. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Ton majoli flore, i v e r n e s s e tu es la reine dans mon cœur. Je vis des instants de bonheur dans tes bras j'en suis f a i Tes doux baisers, tes yeux de braise, met tout mon être en émoi. J'aime le rire, j'aime la voix de ma jolie fleur d'hiverlène. On a chanté les mexicaines, les italiennes, les belles napolitaines. On a vanté les brésiliennes, les péruviennes, les s e n s u e s les jamaïcaines. Notre rêve des japonaises, des milanaises ou de femmes martiniquaises. c h a n t e z rêver, ne vous déplaise. En terre française, j'aime une petite n i v e r n a i s e Ton âge, jolie flore, n i v e r n a i s e Tu es la reine dans mon cœur. Je vis des instants de bonheur dans tes bras et j'en suis f o n t a i s e ジャムの胸、ジャムの胸の胸のの胸の胸の胸の胸のの胸の胸の胸の胸の胸のの胸の胸の胸の胸 indiennes, des colombiennes, goguins, rapins, les taïtiennes, cheveux d'ébène, f i l l e fleurs, des lointaines, d'autres ont aimé des portugaises, des polonaises, des danoises ou des finlandaises, moi je préfère me v o u e des plaises, une française, une jolie fleur d h i v e r n a i s e toi ma jolie fleur d h i v e r n a i s e tu es la reine dans mon cœur. Je vis les instants de bonheur dans tes bras et j'en suis fort aise. Tes doux baisers, tes yeux de te braise mettent tout mon être、oh, en émoi. J'aime le rire, j'aime la voix de ma jolie fleur h i v e r n a i s e Que vous avez vraisemblablement fredonné, peut-être pas vous d'ailleurs, mais peut-être votre grand-père ou votre grand-mère, Les Blés d'Or, par Alain Manès et son orchestre. Et puis, avec René Grelier, nous irons visiter les Guinguettes. Encore Un petit tango, mais celui-ci c'est un, un tango différent des autres, puisqu'il s'agit du tango des, des mille étangs. Polka qui n e vient de l'Émilie-Romagne. Voilà, un petit tour dans les Apennins, dans les montagnes italiennes. Et puis Quentin Roche, lui, va nous parler de son copain le portugais, plutôt une chanson portugaise. Et puis,、euh, et puis, et puis vous allez être surpris, bien sûr. Chant et, chant et les pêcheurs vous le diront,、oui, ils y v e n a i e n t s a n s façon afin de pouvoir vous s u v e r leur s p h è r Ils v e n a i e n t se réchauffer, toi de nous, dans l a maison sur le port. Et le pire, les rives l e fils se sont envolées. Sous la table de l i o n un f o u s s o n n e u r à l'Orient, et p e r d u dans ses papilles, le papier. Où sont les rideaux à fleurs, et les rampes de couleur, les cheveux de m a r i e à ses bras du r s On dirait que tout est mort et bien mort. Dans la maison, t o u s le port. il a chanté sans mille chants, il a dit ses sœurs et ses pierres jusqu'au bout des plus beaux des horizons. Il a pris le chemin de fortune aux quatre coins du monde en bateau. Quand ce s o i t au soleil sous la lune, il a porté très loin son drapeau. Il ne se battu jamais, non jamais, c'est vrai qu'il est vraiment fort. Il a le cœur plein d'entrain s s o u s la main, s o u s la main, et c'est mon meilleur copain. a v e c de l'or dans les doigts, dans les doigts. q u le travail est comme ça. Même si l f a u t tout partager, partager m e n copain p o u t me f i g u r e Il a suivi longtemps les étoiles, les nuages, les vents et les trous. Puis il a laissé faire la voile. Par-delà les mers et l'océan, son bateau se raconte en Irlande, au Brésil, en Chine, en Arabie. Comme a u t e m p s du prince et des légendes, son aventure n'est jamais finie. Il ne se fâche jamais, non jamais. C'est vrai qu'il est r o r m a n t il i a le cœur plein, p a i n plein, sous la main, sous la main. Et c'est n o s meilleur s copain, s copain. Avec de l'or dans les doigts, dans les mains, l e travaille que les a g e s MC, ê、si、m e s tout va te jeter. Bon, comme avant tout. n é g r e l i e r nous interprète un de ses fameux succès, le tango de l'asperge. Monsieur, madame, à vous. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Mesdames, je vais vous raconter et vous vanter les qualités. L'asperge, il n'y a rien de plus savoureux, la nature n'a rien fait de mieux. L'asperge, si le terrain est bien préparé, c'est un plaisir de la planter. L'asperge, si le terrain est bien préparé, c'est un plaisir de la planter. L'asperge. Quand madame f a i t s e s provisions, qu'est-ce qui attire son attention L'asperge. Si elle est petite, c'est ennuyeux. Que va-t-elle faire car elle en veut d l'asperge. Plus elle est grosse, plus ça lui plaît, car y a plus à sucer après l'asperge. Plus elle est grosse, plus ça lui plaît, car y a plus à sucer après l'asperge. Faut Dire que les moins de vingt ans la suce n t sur le bout des dents, l'asperge, tandis que les plus de trente ans la dégustent passionnément, l'asperge. Les plus de c i n q u ans t e a s'éprouveront du mal à la digérer, l'asperge. Les plus de c i n 50 ans s'éprouveront du mal à la digérer. L'asperge Quand elle est crue, à quelle raideur, on dirait le cierge d'un enfant de cœur. L'asperge Quand elle est cuite, c'est autrement, elle est ramollie bien souvent. L'asperge. Mais si on veut bien se régaler à la sauce blanche, faut la manger, l'asperge. Mais si on veut bien se régaler à la sauce blanche, faut la manger, l'asperge. Serge Conjade et Didier Pauvert, La c r o u s a d e et La Montagnarde. Et puis, après, tout de suite après, Souvenir d'une dernière valse. Pour autant, il y aura encore une autre valse. C'est la mi-temps. Tour d e l i f h a r r é p é t e r d encore Un petit tour de l'autre côté des Alpes avec、euh, Espérance perdue. Voilà, c'est une valse comme je vous l'avais promis. Cette première partie de, de cette émission Musette, Dimanche Musette,、euh, c'est donc terminé. Et là, ça va être une belle surprise que je vous réserve, parce que les voix que vous allez entendre, que vous allez écouter dans cette émission de Variété, ce ne seront que des voix de femmes, des chansons de femmes. Mais, Ce ne sont pas n'importe quelles femmes. Je vous les laisse découvrir. La première nous chante Acropolis. Adieu. ありが David, peut-être une des femmes moins connues, mais elle nous interprète Tu te reconnaîtras. Cette chanson date de 1973. ダンラカーブ、オー、コメンセラ、プ t Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Là, quelque chose d'absolument extraordinaire, je dirais même fabuleux, je n'ai pas peur du mot, des mots, avec Ginette r e y n a u d les trois cloches. Mais là, là, c'est un véritable bonheur et un véritable plaisir. Je vous laisse apprécier. Écho en écho, dites au monde qui s'étonne, c'est pour Jean-François Nico, c'est pour accueillir une âme, une fleur qui s'ouvre au jour, à peine, à peine une fleur. Encore faible qui réclame protection, tendresse, amour. Village, au fond de la vallée, loin des chemins, loin des humains, voici qu'après dix-neuf années, cœur en émoi, le champ. Prend s pour femme la douce Elyse, blanche comme fleur de pommier, devant Dieu, dans la vieille église. Ce jour, ils se sont mariés. Toutes les cloches, s o ne n sort. Leur voix d'écho en écho merveilleusement couronne la noce à François Nico. Un seul corps, une seule âme, qui le prêtre est pour toujours. Soyez une pure flamme. Qui s'élève et qui proclame la grandeur de notre a m o u r Village, au fond de la vallée, des jours, des nuits, le temps a fui. Voici, dans la nuit étoilée, un cœur s'endort, François est mort. Car toute c h è r est comme l'herbe, elle est comme la fleur des champs. Et puis, frémure, bouquets et gerbes, hélas, tout va se desséchant. Une cloche s o n sort. Elle chante dans le vent, obsédante, monotone. Elle redit a u vivants de trembler par cœur fidèle. Dieu vous fera signe un jour, vous trouverez. Avec la vie éternelle, l'éternité de l'amour. Vous trouverez son son aile, avec la vie éternelle, l'éternité. Merci. Merci beaucoup. Alors, ne vous l'avais-je、euh, pas, pas dit Avec、euh, les trois cloches、euh, de Ginette Reynaud, on peut rester. Oui, on va rester un petit peu sur la fin. Heureusement, heureusement il y a Nana m o u s c o u r i qui vient nous chanter Je reviens chez nous. J'ai apport au prince, il pleut encore à Chamonix. On traverse à gué la garoche, le ciel est plein bleu à Paris. Ami l'hiver est à l'envers, le temps retourne bas. La s e i n e a repris ses v i n g t berges, malgré les lourdes giboulées. Si j'ai du frimas u r les lèvres, c'est que je veille à ses côtés. Ami, j'ai le cœur à l'envers. ずっとさ モッティエドンティー、モッティエスオヴァージュ、セラモッドモンポタジェ。 Oublier c e s t un immense artiste, une artiste, j'allais dire de variété, pas du tout, en tout cas, oui, oui, peut-être, peut-être de variété finalement, pourquoi pas. Elle s'appelle La Môme Piaf, et puis elle va nous interpréter l'accordéoniste. Ça se déroulait à l'Olympia. La pluie de joie est belle. Au coin de la rue là-bas, elle a une clientèle qui lui remplit son b a r Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour. Cherche r un peu de rêve dans un bal du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute Mais elle ne la danse pas, elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux s u i t le jeune h é r é b e et les doigts se d é g a i n a n de l'artiste. Ça lui rame dans la peau, par là-bas, par là-haut, elle a envie de chanter cette musique. son être étendu, son s o u f f l e suspendu, c'est une œuvre t e n d u e de la musique. La p l u i de joie est triste. Au coin de la rue là-bas, son accord é o n i s t e il est parti soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison, elle sera la caissière et lui sera le patron. Que la vie sera belle, ils seront de vrais pachas, q u tous les soirs pour elle, ils j o u e n t à la java. Elle écoute la drava qu'elle fredonne p a s elle revoit son accordéoniste, et ses yeux amoureux suivent le jeune nerveux, et les doigts secs et longs de l'artiste. Elle lui rôme dans la peau, par là-bas, par là-haut, elle a envie de pleurer cette musique. Son être étendu, son soufflet est suspendu, c'est une œuvre rétordue de la musique. La fille de joie est seule au coin de la rue là-bas. Les filles qui font la gueule, les hommes n'en veulent pas. Et tant pis, si elle grève, son homme ne reviendra plus. Adieu tous les beaux rêves, sa vie elle est foutue. Pourtant, c e s jambes tristes l'emmènent au boui-boui, où i y a un autre artiste qui joue. Toute la nuit Elle écoute la java えらば、えらば、えらば、えらば、え a ば、a らば、え e ば、えらば、えら e えらば、えらば、えらば、えらば、え s ば、えらば、えらば、えらば、えらば、 Ce sont deux chansons que je vous propose, l'une qui va être interprétée par Sylvie Vartan, l'autre par Marie Laforêt. Autant vous dire que ce sont des chansons classiques que vous avez vraisemblablement fredonnées. Avec plaisir, je le sais. Je serai la plus belle pour aller danser Danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées Aimer Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras Diras Tous les mots que je veux entendre murmurer par toi ジュフォンドレフォワー、ケライン ifé, ifé, que dans la s o i 方は、私 la d e n t 私の楽し e a は、t i 楽しみ方は、e の楽しみ方は、私 u 楽しみ方 l 私の楽しみ方は、私の楽 l み e は、o の楽し l 方は、私の楽しみ方は、私の楽しみ方は、私 l 楽 e み o は、私の l しみ方は、私の楽しみ方は、私の楽しみ方 l 私の楽しみ方は、l e 楽しみ方は、私 r 楽しみ方は、私の m しみ方 n e の楽しみ方 u 私 f 楽しみ方は、i の楽しみ方は、私の楽しみ Dans un premier cri de bonheur, aussi、oh, tu veux ce soir cueillir le printemps de mes jours, et l'amour à mon cœur, pour connaître la joie nouvelle du premier baiser. Je sais qu'au sein des amours éternels, il faut que j e s o i s la plus belle, la plus belle p o u r a l l e r danser. なぷぅ Referons ensemble, nous les referons ensemble, demain les vendanges de l'amour. Car la vie toujours rassemble, oui, la vie toujours rassemble, malgré tout ce qui se quitte un jour. Et le soleil du bel âge brillera après l'orage, un beau matin pour sécher nos pleurs. Et ta main comme une chaîne viendra se fondre à la mienne, enfin pour le pire et le meilleur. Nous les referons ensemble, nous les referons ensemble, demain les vendanges de l'amour. Car je sais que tu ressembles, oui, je sais que tu ressembles comme deux gouttes d'eau à l'amour. Ma comparaison peut-être sur tes lèvres fera naître un sourire en guise de tes discours. Mais pourtant j'en suis certaine, ce soir autant que je t'aime, oui, ce soir tu ressembles à l'amour.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 Voilà, c'était donc la plus belle pour aller danser et les vendanges de l'amour、euh, qui nous laissent. tout loisir d'écouter, Dalida avec, Le temps des fleurs et puis Marie Myriam avec l'oiseau et l'enfant. せっかくでずっとエッジの声が聞こえた。 We v e b e e n Écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. a d i o i a n a u a Voix Comme le monde, le monde est beau,、mmh. beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent, belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc, blanc l'innocent, le sang du poète qui en chantant invente l'amour. o u r d に。 ならば。 Savoyarde Nicoletta, que l'on n'oublie pas, avec sa voix un peu rauque, avec Mamie Blue. Sans t'embrasser, sans un regard sur le passé, le passé. Dès que j'ai franchi la frontière, le vent soufflait plus fort qu'hier. Quand j'étais près de toi, ma mère, on、oh, m'appelait. Et je te reviens, et j'ai refait tout le chemin qui m'a fait entraîner si loin. o、oh, si、n s i l o i n tu n'es plus là pour me sourire, me réchauffer, me recueillir, et je n'ai plus qu'à repartir. Le Chats et les chiens sont très bons et ils viennent me dire adieu, adieu. Je ne reviendrai plus jamais dans ce village que j'aimais, où tu reposes à tout jamais. m a i s s d é o r Peut-être ne la connaissez-vous pas cette chanson. C'est la toute première chanson de Michel Thor. J'arrivais à Paris, par le t r a i n de nuit, tu sais, j'avais un peu froid. 私たちの家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族のの家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族 女性、 T'en va pas? T'en va s pas? 1991, Elsa, et puis、euh, Françoise Hardy, tous les garçons et les filles, sont des chansons que vous avez fredonnées, forcément, forcément. Si tu imes,「パパ、私たら」 「今度のせいにいんばる」 s a i d On termine, oui, n termine, o voilà, c'est terminé pour cette émission avec ce que vous allez écouter maintenant. Ça va être que de la brillance. L'amour brillait dans tes yeux. C'était en 1973 et c'était Vicky Leandros qui nous l'interprétait. ジェテシトリ。 C'est fini, c'est fini. Rendez-vous, oui, rendez-vous mardi prochain, mardi prochain, 10h, 12h, sur le 91, sur les 102.5 de Sorgé e FM, la radio la plus proche de chez vous. Et si vous vous ennuyez avec cette toute dernière chanson que je vous demande de bien écouter, vous verrez que parfois l'ennui mérite d'être vécu. Surtout par cette belle chanson de. Comment s'appelle-t-elle déjà Chantal Paris. Voilà, c'est la fin de la fin. Quand je me lève, déjà tu n'es plus là. Moi, je m'ennuie de toi. J'essuie mes yeux et je replie les draps. Moi, je m'ennuie de toi. On vit ensemble, chacun de son côté, sans vraiment se parler. Tu n'as jamais vu sourire tes enfants, tu n'as pas le temps. On perd sa vie à vouloir la gagner, tu devrais y penser. Il ne faut pas, pour être heureux Se dire qu'on aura le temps Car ton bonheur, souviens-toi bien Tu te tiens entre tes mains 上手。 「そう。 Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5.